Activité 13, page 13 Maintenant, écoutez les phrases. Dans quel ordre est-ce que vous les entendez 1. Comment ça se prononce 2. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. 3. Je ne vois pas. 4. Je n'entends pas bien. Cinq. Qu'est-ce que ça veut dire 6. Comment on dit en français 7. Je ne comprends pas. 8. Comment ça s'écrit 9. Vous pouvez parler plus lentement 10. Vous pouvez appeler